Son éternelle casquette glissée sur le crâne, Kurt Wagner, assis au milieu de la scène du 105 pour la Black Session de l'Ampshop. Il doit en avoir une belle collection car ce n'est jamais la même. Elle est noire ce soir.